Mais qu'en stage 26, les immigrants de l'Abyssinie ont atteint que Crèche s'était converti à l'islam, alors ils sont revenus, et lorsqu'ils étaient en désaccord, ils sont revenus à la deuxième migration de l'Abyssinie.